パパ、ね、フランスやフランスや。 Qu'est-ce qui l fait nous réunir? Vraiment, qu'est-ce qui l fait nous réunir? Voilà, je vais、oh, expliquer.、Okay. Vraiment,、okay. Vraiment. qu'est-ce qui l fait nous réunir? Vraiment, c'est -ce、ah, euh, ouais, bon. Là où je suis là, étant que grand prêtre, donc, je、euh, prends tout ça à l'amiable, papa. On est tous ensemble, je suis avec mon frère. Tu vas encore sur toi? Celui-là, papa, il faut le prendre. Celui-là, c'est l'homme qui arrête le temps. Celui-là,、ah, il s'appelle Pralé.、Euh, euh, co Donc,、euh, de, prise de finition. Et co puis celui-là, c'est mon enfant chéri. Il s'appelle n é n é m Akitakana, m a î t m e d'Afrique. L'autre, l il a filmé. L'autre, il a filmé. e L'autre, il a f i l m e Moi, je suis là. Voilà. Ça, c'est le vin local. Je suis allé en train de f a l r e le moteur. Il a comment Il vient de le d u r e Kéba. Je u i s un e u p l s e t e m i e e t e u n peu e s n peu l u e temps. i l e t i l u s u t m e suis e u n peu t e m i n i n peu l l u s e l e d u n e u p l s e t u i s u i s e s t u n p i n t e m d i t i s n n e l Nous avons notre prononciation, que nous appelons ça, c'est le Bouganda. Le Bouganda, c'est un vin, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire Un vin traduit moderne qui a été élaboré pendant nos enceintes. C'est comme vous prenez vos liqueurs, vous, étant que monsieur que j'ai un point X que je mets en parenthèse, ce vin a été élaboré par l'initiative. De nos ancêtres, qui nous ont laissé pendant pas mal de décennies, oh, oh, oh. pas mal de décennies, oh, oh. Soit,、euh, du maïs élaboré avec、euh, le manioc filtré, raffiné pour consommer ce produit-là. C'est en、enfin、f i n qui n'a jamais détruit une jeunesse congolaise. C'est en f i n élaboré qui n'est jamais passé par、euh, des a l é Qu'est-ce que tu as dit? Les. Non, non. Les, les allées à la.、Ah, comment... À la b o r a t o i r e Alors, Big Way, s'il faut le dire. s Comprenez? Non, non, ce le... ce vent est traité、non. à base d'un four. Comme vous voyez cette non, cage, vous c o m e t puis, là-bas, à la fin, non, ça, je vais faire ça, une, une chanson. v i à t r a v e r de la forêt. v l a classe nanaï. Libre. Moi, de de de devant moi, c'est un grand frère、euh, en Afrique traduit moderne. On l'appelle、euh, Manzaka de la forêt. A ma droite, j'ai un grand frère, monsieur Romeo, le président dans les années à venir. Le s e c o n d c'est son Chumbo. adjoint. Chombo, en fait, quand nous parlons de Chombo, c'est le téléphone. En termes v u l g u r c'est le téléphone. Chombo. Voilà son s e c o n d Lui, c'est un jeune frère. C'est le meilleur drummer qui va remplacer les, le, quartier le, le quartier latin dans les années à venir. Non, non, non, à ma gauche. Lui, c'est monsieur Baïka Bradley. e s g é n a l l C'est u n c h a u f f e u r de quoi tout s'est mis. Il mi. y a un produit fini. Il y a un produit fini. Je ne a pas q est ma caméra. Je n a i s pas qui ma caméra. t u t e d é v e l o p p e m e à il y a un a u t r d o p e n C'est là où il y a un autre d e l o p p e m n où il y a un autre d e l o n c où il y a un autre d v e l o p p s t il y a un autre développement. C'est là où il y a un autre d é v e l o p p e r t e s t o il y un autre d é v e m e C'est là où a un a t r a d é v e l o n p e n t e s t là l a un a u e d é v e l o p e m n t e s t o un e C'est là où a n a t r e C'est l où i n e là où n a u t c s o n C'est là o i n a c e s il que Vous avez devant votre caméra,、On、a je vais avoir le bas d o n c s l faut f i l m e r Le ventre, vous prenez le ventre, son ventre, ok. De la forêt, jambes électriques, vous prenez son ventre. C'est mon oncle du côté maternel. Non, non, non. L'oncle, je vous en prie, vous avez une caméra devant. C'est mon oncle. Nous sommes en Afrique, on prend le vin local. Ça, on va élaborer par ce monsieur. Je vous l'ai dit, vous le prenez. n o u s allons consommer le produit. Et vous prenez le reste des gens Oui, ça va, c'est toujours moi de la forêt, j'aime les f r u i s e Ça, c'est le boss. C'est l'homme qui contrôle tous les quatre c u b i a n s 4 coups de b i a n s Dans les patois. Ça veut dire l'argent. L'argent. C'est l'homme qui cotait, est coté. Quand tu me donnes l'argent, c'est lui. Il n'y a pas. Donc, c'est lui qui s'appelle. Monsieur. Je ne sais pas comment quel. Monsieur Fiedo. Pas Fiedo au gouvernement qui a dit qu'il est coté. C'est un premier surnom. Lui, s'il a pris ce surnom, c'est par rapport aux, aux circonscriptions de, de, de, de notre quartier. On là la juillet,、yes. est est On Vous comprenez est une chose? C'est par rapport à l'adulteur qu'il est, on le surnomme Monsieur Viodo. Ah, c o u s i n dame! Voilà la circonscription que nous, nous sommes. C'est mon aîné, Yoboyat. On le surnomme v i o l e t n p e u t a n u e On l'envoie de p o l à Nous avons, nous avons, c'est pas Roméo et Gilet.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 Euh, C'est une e de statuette qui représente l'une de nos ancêtres congolais en Afrique. C'est comme vous parlez des, des vaudous, de la magie noire. C'est en fait ces genres d'histoires qui représentent cette magie. -là. Ça Nous avons une peau de, de l'opa. r d Et se r a i t o p é r é il faut le dire.、Ah. Ah. Ah. Nous, de de deux, nous avons o、ah. ah. c u s a v o n s certains Congolais qui n'y sont、ah. sur ce reportage-là. Sur votre reportage, nous avons certains Congolais qui n'y sont sur ce reportage-là. Est-ce qu'il ne serait pas possible de le faire croire que ce reportage、ah. est vrai、ah. Non, n a n non, non, non, non, non, non, n o l non, non, e o n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n n non, non, non, non, non, non, non, n n non, non, non, non, o n non, non, non, non, non, non, non, non, non, n n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n n non, o n non, non, non, n o o n non, n n non, non, non, non, non, non, non, non, non, o n non, o n non, non, non, non, n n non, non, non, non, non, non, non, non, n o o n n o o n non, non, n o o n non, non, non, non, non, non, o n n n non, non, non, non, non, n o o n non, n o n En deuxième action, ça va bref. C'est l a n C'est l a l C'est l a l C'est l a l C'est l a l C'est l a le le o u t a u g o u n s t le o u t a u g o u n s s e r o r e s u e n o n C'est le Rougan. a c C'est le Rougan. a c フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フフィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィフィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィルム、フィル なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、